Put your blame on me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 les Mais les esprits sans ray Le spa seul avec les poussières d'étoiles Ce qui fait vriller les cœurs c'est ta lumière du matin Oh ma belle est-ce que tu peux comprendre J'en conduis Viens plonger dans la bague Nouveau Divaphone, sur RTL2, voici le journal de la musique Il va être question de Macartney avec une chanson inédite Mais surtout, on commence par Ed Qui a quelques petits soucis pour cause de plagiat Oui, dans un jugement rendu public jeudi euh, Un juge de Manhattan qui s'appelle Louis Stanton A décidé de renvoyer l'affaire devant un jury Qui devra dire donc si Thinking Out Loud Le tube d'Ed Sheeran est un plagiat de Let's Get It On De Marvin Gaye qui date de 1973 Je vous propose d'écouter d'abord Ed Sheeran I'm mm. thinking Marvin Gaye juste après? Est-ce qu'on attend le la réponse du jury de Manhattan ou est-ce qu'on se donne la réponse euh, bah, maintenant Oui, mais moi je veux pas dire que Sheeran il copie parce que il a fait tellement de chansons, il a fait trop de chansons, il a inventé trop de choses pour avoir copié un truc de euh, Marvin Gaye. Je pense juste simplement qu'il s'est inspiré, qu'il a pas fait gaffe et, euh, et voilà. Bon, ça risque de coûter cher ou pas euh, Alors ça, le montant oui, ça peut être très très cher. En oui. tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les ayants droit de Marvin Gaye qui ont porté plainte, mais bien les héritiers du producteur Ed Townsend qui avait coécrit cette chanson là. Oui. Euh, le jugement sera rendu dans les prochaines semaines, probablement. Ouais, ouais El non. Je, je peux pas croire qu'il est copié. Non, El en pas, tout cas, lui, il s'en se défend, bien entendu. Oui, évidemment. Ouais. Évidemment, il a fait trop de chansons pour qu'on puisse dire qu'il a copié. Comme quand Macartney, on, on l'avait accusé, justement, d'avoir copié d'autres artistes. c'est pas vrai. Simplement, de temps en temps, on s'inspire. Voilà. Macartney, d'ailleurs, qui sort une chanson inédite, Mathilde euh, Une chanson inédite qui est surprenante, qui divise et qui utilise de l'autotune. Paul, es-tu bien non. toi oh, <rire> Bientôt en fit avec Booba sur un sur internet box. Bon, évidemment, -tune, donc c'est une technique numérique hein, qui permet de modifier la voix, normalement de la rendre plus juste. Voilà, et puis, en oui, fait, utiliser... Voilà. Fait voilà. Et utiliser à outrance, et eh bien, ça donne... Euh... Ça donne ça. Voilà. La balade Get Enough est coproduite par Ryan Tedder, qu'on connaît comme le leader du groupe américain One Republic et qui arrive quatre ah voilà. mois seulement, donc après le 17e album studio Egypt Station de Paul McCartney. Dans cette chanson-là, Get Enough, quand même Paul, euh, outre le vocodeur, il joue de la basse, du piano, de la guitare acoustique, du clavecin, du synthétiseur et du synthé basse. Il sait tout faire, mais ce traitement de voix n'est quand même pas sans rappeler Kenny West. Oui, non, pourquoi Je ne sais plus, je n'ai plus aucun au repère. Tu perdu, fait. tu l es, l es, l es perdu. Paul, où es-tu Paul, il s'amuse en même temps. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Paul 76 ans, l'un des plus grands et puis, musiciens de Il, il se renouvelle, il s'amuse, effectivement. Ah oui. voilà. 76 piges. J'imagine votre grand-père, 76, 76 piges. En fait. Qui, qui joue avec un vocodeur Je peux télécharger une appli. Papi, j'arrive <rire> non mais sérieux Paul McCartney a 76 piges. Euh, c'est un des plus grands musiciens de tout le temps qui fait ce qu'il veut. Bon là c'est un peu pourri, mais il fait ce qu'il veut. Oui. Bon, Michael Jackson sur RTL2. Voici maintenant. Thriller. Mmh.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 et sur la marinière je cherche une autre réunion tu l'as emporte mais je sais pas si tu au courant viens de mon équipage, je moi sur la jetée on pleura sur mon naufrage mais on aura au moins essayé donc Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux Ton miroir Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux Au miroir. Elle a passé une année de dingue hein, quand on y pense aussi, elle a explosé là euh, je crois que les... c'était le mois de mars la sortie de son album et puis voilà, derrière une grosse tournée et puis beaucoup de ventes, elle a dépassé les 100 000 disques vendus, ce qui est beaucoup dans le marché aujourd'hui qui ne va pas très bien et puis elle est toujours en tournée elle sera notamment à saint Étienne le 8 c'est mardi prochain et puis mercredi ce sera la coopérative de mai à Clermont-Ferrand une tournée évidemment, regardez avec bienveillance par RTL 2 57 millions d'albums et 75 millions de singles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 Vendu hors à 25 centimes. Variété Award, catégorie 1, calibre 80-85 grammes. Plus d'informations sur carrefour.fr Ça, ça sonne la fin du match. Ça, la fin de la récré. Drille. Et ça, ça sonne la fin des mots de gorge, peu intenses et sans fièvre. Drill agit dès les premiers symptômes. Drille. Drille. Soulage la douleur grâce à la tétracaïne et combat l'infection locale grâce à la chlorhexidine. Drill